Bonjour à tous, nous sommes vendredi 23 septembre 2016. Voici les grands titres de ce journal. La répression contre les présumés opposants burundais n'a pas épargné le secteur des forces de défense nationale et de la police burundaise selon un rapport de la Ligue UTK. Le président de cette organisation demande aux militaires et policiers de ne pas céder aux manipulations politiciennes. Vous entendrez en chair, Nico Yagizé dans ce journal. Le ministre en charge des droits de l'homme dit avoir vu ce document et qu'ils sont en train de l'exploiter, précisant que les agents des corps de défense et de sécurité ne sont pas au-dessus de la loi. Vous entendrez le ministre Martin Niziavandi. Le rapport des experts des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi suscite des réactions controversées dans les milieux politiques burundais. Vous l'entendrez dans cette édition et en actualité internationale. Le Gabon est suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou non ce vendredi la réélection d'Ali Banco. Oh bonjour. L'organisation de défense des droits de l'homme, la ITK, vient de sortir un rapport dans lequel il s'inquiète des menaces perpétrées à l'endroit de certains agents des corps de défense et de sécurité depuis le début de la crise que traverse le Burundi. Le président de cette organisation déplore que ces corps de défense, qui sont le résultat de l'accord d'Arusha, sont ainsi traités. En chair Nikoya Gizeh, leur demande de ne pas céder aux manipulations politiciennes. Suivez-le. Je voudrais souligner que non, le corps de sécurité est, est, est l'une des fruits depuis le ciel que à apporter l'accord d'Arusha. Et voilà, pour le moment, nous manquons que le, le pouvoir en place est train de tout faire pour euh, diviser. Pour nous, nous avons fait cette enquête pour arrêter, arrêter les dirigeants de la police, arrêter le pouvoir du Burundi, arrêter la communauté internationale. Le résultat que nous avons eu grâce à, à, aux accords d'Arusha ne, ne soit pas du tout. Donc, pour nous, vous voyez dans nos billets il y a beaucoup Beaucoup de gens qui sont assassinés, qui sont arrivés. Donc c'est ça pour nous, nous arrêtons. Nous arrêtons pour qu'il n'y ait plus de disparition d'un militaire, qui qu'il soit, qui qu'il soit autour de tout. Pour nous, la politique et les militaires devraient être exemplaires. et devraient être exemplaires de, de, de toutes catégories. Donc c'est à eux de se garder les militaires. Donc ne pas accepter déranger à mentalisation. Et ils devraient montrer qu'ils sont à la hauteur de, de tout tout ce qui pour le diviser. C'était un cher Nicolas Guizet, président de la Ligue ITK, Le ministre des droits de la personne humaine, Martin Isabandi, dit qu'ils ont vu ce rapport et informe qu'ils sont en train d'y travailler. Pour lui, le gouvernement n'est pas négationniste, mais il précise que les corps de défense et de sécurité ont des instances juridiques internes. Il l'a dit ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Quant à la question des, des disparitions au sein de l'armée, ici nous voudrions vous informer que nous travaillons étroitement avec les ministère de la défense nationale en tant que ministère, mais aussi l'armée est encore un peu particulière avec certains mécanismes quand il s'agit d'arrêter les militaires au niveau de l'auditorat pour des questions de justice. Et ce sont des questions qui sont un peu particulières. Mais ce que nous faisons, nous faisons l'évaluation les procédures ont été respectées mais aussi quand nous devons protéger les droits de l'homme on ne distingue pas le militaire, le policier on ne distingue pas le civil le religieux tout cela ce sont des humains dont les droits doivent être protégés et nous le concevons comme tel bien entendu il y a des situations comme vous le savez, les militaires et les policiers ils sont engagés au sacrifice suprême, ils peuvent se trouver dans des situations mais aussi il y a des règles au niveau euh, des combats internationales là c'est là où On vérifie que ces procédures sont respectées. Nous sommes au courant, de la Ligue Téra vient de sortir tout un document sur cela. On est en train de l'analyser. On va travailler, comme nous l'avons dit, le gouvernement n'est pas dans la logique de la, de la négation. Mais nous devons évaluer, cas par cas le ministre en charge des droits de l'homme, Martin Nivzavandi. Droits de l'homme, toujours avec maintenant le regard des politiques en rapport de, de, sur le rapport des experts des Nations Unies en droits de l'homme, euh, controversé d'ici le Frodéboufou Nyakuri Iragi Il dit que ce rapport est biaisé aussi en, en caractère politique au lieu d'être technique. Le, David nyon explique que ces experts onusiens ont exploité les allégations de l'opposition uniquement. Suivez-les au téléphone avec Évrard Aviarimal. Le rapport aux des experts de l'ONU, comme nous l'avons entendu et, et, depuis avant-hier, l'emploi de mensonges. C'est un rapport biaisé. Ce que nous avons entendu, le gouvernement n'a pas été contacté. Nous avons ce que ce rapport dit, que le gouvernement du Burundi est en train de planifier le génocide. Dans un premier temps, si l'ONU sortir en tel rapport, ils doivent d'abord contacter le gouvernement. Non, certains disent que c'est un rapport à caractère politique au lieu d'être un rapport technique. Qu'en dites-vous Effectivement, c'est un rapport politique. Pourquoi Parce que nous entendons souvent des politiciens radicaux qui sont en exil aujourd'hui et des activistes euh, de la société civile sortis. Des, des, des déclarations disant, il y a un, un, un génocide planifié par le gouvernement. Aujourd'hui, si tu vois les déclarations que les politiciens radicaux sortent et les activités de la société civile, et si tu vois aussi aujourd'hui le rapport des Nations Unies, c'est vraiment, il n'y a pas de différence. Nous disons que les experts de, ces, de, de, de, de des Nations Unies, Nous pouvons dire qu'il y a ce que les, les politiciens et les activités de la société civile disent tous les jours. David Nyonchongou, il est secrétaire général du parti Freudébounyakuri, il a dit Au parti Uprona, en doute. On dit que des doutes persistent au sein de ce parti sur ce rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme. Le président de ce parti fait savoir que les enquêteurs onisiens ont accusé le gouvernement burundais d'avoir été l'auteur de plusieurs crimes, mais en oubliant de souligner la part des groupes armés suivis Abel Gachati au cours d'une conférence de presse tout à l'heure. Le parti IPRONA a tiré l'attention du public qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de conclure que la situation sécuritaire au Burundi est explosive au risque de dégénérer à un génocide. Le parti IPRONA est maintenant satisfait. De l'état sécuritaire dans notre pays en comparaison avec la situation de fin de l'année 2015. Actuellement au Burundi, on peut circuler en toute sécurité sur tout le territoire national, de jour comme de nuit. Les Burundais, à toutes les ethnies confondues, cohabitent pacifiquement et cela donne l'espoir qu'il n'y a pas de génocide en préparation dans notre pays. Les enquêteurs indépendants des Nations Unies n'ont pas poussé en profondeur leurs investigations pour montrer le rôle des groupes armés soutenus par l'opposition radicale comme si le drame qui a secoué notre pays est imputable uniquement au gouvernement. Les enquêteurs n'ont pas touché les gens qui devraient leur donner la lumière pour pouvoir produire un rapport du genre. On dirait que c'est un rapport qui a touché un seul côté qui est le gouvernement, mais il faut reconnaître que la crise qu'a connue le Burundi a débuté avec les manifestations qui ont été organisées pour contester le troisième mandat. Le contenu du rapport ne cadre pas à la réalité burundaise. Un rapport qui, selon le n'a pas été exhaustif. Lors des enquêtes de la réalisation de ce rapport, l'UPRONA n'a pas été contacté pour donner sa contribution sur ce qu'il a vécu lors de la crise qui a secoué le Burundi l'année passée. Abel Gachati, c'est le président du parti UPRONA et au parti sawanya Frodibou. On estime que c'est normal que l'Organisation des Nations Unies fasse un rapport sur le Burundi puisqu'elle comprend dans ses missions la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Selon Peña Nigaba. Les signes de violations graves des droits de l'homme ne manquent pas, comme la disparition de certaines personnes. Il propose la continuité du dialogue déjà commencé à Arusha pour trouver des solutions. Suivez Fénias Senigawa, Il s'entretient au téléphone avec Alain Désiré au Cayenet. Les Nations Unies ont les missions de maintien de la paix et de la sécurité dans tous les pays. À la fois avec les droits de l'homme, les principes et à la avec la sécurité et toutes ces sont respectées. Nous aussi, nous voyons qu'il y a des signes qui ne trompent pas si on regarde les enlèvements qui se font et les disparitions des personnes, le climat de méfiance qui s'installe de plus en plus, le nombre de réfugiés qui augmente du jour au jour. On regarde comment les médias ont été détruits, les organisations de la société civile qui ne travaillent plus, on regarde comment les partis politiques ne fonctionne pas, sauf ceux qui sont à côté du pouvoir, tout cela ce sont des indicateurs qui montrent que si rien n'est fait pour stabiliser le pays, on risque d'avoir d'autres problèmes. Qu'est-ce qui devrait être fait pour couper cour aux violations des droits de l'homme, si tel est le cas au Burundi Mais la solution est claire. Il faut qu'on aille au dialogue. Les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et les AC ont déjà proposé une voie de sortie en donnant un médiateur au Burundi. Autre chose, il faut que l'accord d'Arusha soit respecté scrupuleusement, il faut que la constitution soit respectée scrupuleusement. S'il y a des changements complets opérés dans ces textes constitutifs, il faudra qu'il y ait une entente, il faudra que les concernés, les protagonistes soient ensemble pour discuter, trouver des solutions pour pouvoir aider le Burundi à sortir de cette impasse politique ou sécuritaire. Fenia Senigava, c'est le porte-parole du parti Sawagna, Frodebou et une délégation de la médiation composée de six personnes, la séjourne au Burundi depuis dimanche. Un des objectifs de sa mission est de transmettre à tous les acteurs impliqués dans le processus du dialogue extérieur inter-Burundais le rapport que le facilitateur Benjamin Kappa a transmis au chef d'État de la communauté est-africaine qui se réunissait au sommet de Dar es Salaam du 8 au 9 septembre. Tassien Sibomana, le porte-parole du parti Prona, non reconnu par le gouvernement, dit que les chefs d'État de la sous-région et de la médiation sont responsables pour faire la pression à toutes les parties prenantes pour le bon déroulement du dialogue. Tassian Silomana, au micro de Dorine Sa mission première est articulée sur trois objectifs essentiels. D'abord, c'est de transmettre à tous les acteurs impliqués dans le processus du dialogue extérieur inter-burundais le rapport que le facilitateur Moukapa, aujourd'hui désormais médiateur, a transmis au chef d'État de la communauté est-africaine au sommet de Dar es Salaam les 8 et 9 septembre 2016. Le deuxième objectif de leur mission, c'est d'entendre de tous Ces acteurs, leurs avis et considérations sur le rapport transmis et les résultats issus du sommet de Dar es Salaam. Et enfin, le troisième objectif, c'est d'entendre de la bouche de ces acteurs la voie à suivre comme on dit en anglais, « the way forward ». Et on a profité de cette occasion justement pour leur montrer nos priorités, pour leur montrer ce que nous, nous avons à proposer comme voie de sortie de crise. Espérez-vous que cette délégation de la médiation a convaincu les partis en conflit pour le bon déroulement des négociations à Arusha D'abord, la mission de cette délégation n'était pas de convaincre, mais je pense que beaucoup plus les chefs d'État de la sous-région et la médiation, proprement dite, sont plus responsables pour faire pression à toutes les parties prenantes à ces négociations afin qu'elles adhèrent au principe du dialogue inclusif. Et c'est d'ailleurs cela qui ressort des recommandations que le médiateur a faites À ces chefs d'État et laquelle demande a été exaucée par les chefs d'État. Parce que toutes les demandes que le président Moukapa a formulées à l'endroit de ces chefs d'État ont été reçues favorablement. Nous osons espérer qu'ils joindront la parole à l'acte. Captez Issa écoutez la différence. Deux nouvelles brèves en actualité nationale et puis nous passerons à l'actualité internationale. Le directeur de l'école fondamentale Kawizi 1 dans la province Bojumbura tranquillise les parents que l'école va commencer l'année scolaire avec les autres ce lundi. Les parents s'inquiétaient que l'école pouvait, ne pouvait pas euh, débuter l'année à temps après que cinq salles de classe et le bureau du directeur aient été endommagés par des pluies torrentielles qui se sont abattues dans cette commune de Kavisi. La semaine dernière, Christophe Gatotera fait savoir qu'il est en train de faire des arrangements pour se conformer à la date fixée pour la rentrée scolaire. Et une femme du nom de Zotumwanayo, Alvela, a été dépouillé de 180 000 francs bourronnais après avoir été sérieusement tabassé dans la soirée de ce jeudi. Les auteurs du forfait l'ont intercepté entre le village 4 et le village 6 à Guihanga, c'est dans la province de Bouganza, lorsqu'elle est rentrée chez elle. Ce vendredi matin, la victime ayant reconnu les malfaiteurs, s'est confiée au chef de colline, les administratif à la base, à procéder à la résolution à l'amiable du litige au lieu de porter l'affaire aux instances d'habilité. Les habitants du village 4 déplorent ce comportement du chef de colline qui vise à encourager l'impunité. Mais c'est sur le www.isanganiro.org Au Gabon, après la contestation des résultats de l'élection présidentielle, le pays est suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou non ce vendredi la réélection d'Ali Bongo. Au Madagascar, les habitants et les forces de l'ordre s'affrontent dans le centre du pays à cause de l'exploitation orifère de la société chinoise Tiong Mines dans leur ville. Et en Égypte, le bilan des victimes risque de s'alourdir après le naufrage d'un bateau des migrants ce mercredi en Méditerranée sur les côtes égyptiennes. Les détails avec Didier Nyonzima. En Égypte, un bateau dont le nombre d'immigrants à bord est estimé entre 450 et 600 a chaviré à 12 kilomètres des côtes égyptiennes, ce mercredi. Des Égyptiens, des Somaliens, des Éthiopiens ou encore des Syriens étaient à bord. Selon la RFI sur son site web, le bilan des victimes risque de s'alourdir. Les secours sont arrivés 6 heures plus tard sur place et ont pu sauver 163 personnes. Le bilan provisoire est de 55 morts, mais il sera certainement beaucoup plus lourd. Au Madagascar, une manifestation des habitants tourne à l'affrontement contre les forces de l'ordre à Suramahamanina. Dans cette localité du centre du pays, près de 500 habitants sont descendus hier dans la rue pour exiger le départ de la compagnie minière chinoise Jiangxing Mines. Selon le site web de la BBC Afrique... Les contestataires demandent l'arrêt définitif de l'exploitation orifère de la société chinoise dans leur ville. Et la gendarmerie a utilisé de gaz lacrymogène pour déloger les protestataires qui avaient bloqué la circulation sur la route nationale numéro 1. Les activités de cette compagnie minière chinoise sont à l'arrêt depuis juillet dernier à cause des tensions générées par ce projet et afin au Gabon... Après la contestation des résultats de l'élection présidentielle, on attend la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou non la réélection d'Ali Bongo. Comme nous le lisons sur le site web de la RFI, ce jeudi soir a lieu une audience publique à la plus haute instance du pays, une séance qui a marqué la fin de la procédure d'inscription. Pendant une heure et demie, le juge rapporteur a égrené les arguments et les contre arguments des deux camps. L'avocat de Jean Ping a indiqué qu'on ne les amène pas des histoires de faux procès verbaux fabriqués pour faire croire qu'il y a des histoires d'irrégularité parce que ce sont eux qui fabriquent ces procès verbaux. La décision qui doit valider ou non la réélection d'Ali Bongo est attendue ce vendredi. Merci Didier. Ainsi se referme ce journal à 13h15 minutes à et Suri Sanganiro. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. La répression contre les présumés opposants burundais n'a pas épargné le secteur des forces de défense et de sécurité. La police burundaise, selon un rapport de la Lugiteka, Le président de cette organisation demande aux militaires et policiers de ne pas céder aux manipulations politiciennes. Le ministre en charge des droits de l'homme me dit avoir vu ce document et qu'ils sont en train de l'exploiter, précisant que les agents des corps de défense et de sécurité ne sont pas au-dessus de la loi. Vous avez suivi les réactions controversées dans les milieux politiques burundais au sujet du rapport des experts des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Merci à Wachwa Fariala qui l'a mis en compte au micro. Jean Un bon après-midi.